Il a le regard froid Depuis tout petit, tous les grands disaient lui qui finirait mal froid Le sens du commerce, aux yeux non, il avait pas froid Tous les jours de l'année, même quand ça cahier Lui il était là, déscolarisé Depuis la quatrième, la rue lui a tendu les bras Pas de grand frère, il s'est fait tout seul Dans sa tête c'est walking dead Il s'est promis de finir en D-max en passant par la trottinette Qu'une chose en tête, il faut des tas Il veut son business, faire les choses carrées Il veut la bedolande, le shit des d'Espine Pour ravitailler les exprès pour Bob Marley Donc pour se lancer, Andy balles fera l'affaire Il doublera la mise, triplera la mise Ce premier kilo l'opère, il monte une puce, la puce tourne, il monte en grade, tout roule, tout tourne, jusqu'à ce que tout doux civil hein, tout cool, hey. Hey, la, rue. Hey, la rue, la rue, la rue hey, La Rue sorte de deux biches de placard Ses poteaux l'ont abandonné Il reste que sa rue c'est sa mère Qui pour lui ont tout donné Le placard la fait cogiter La ronde tu fou Il attend des délais Demande à rien du tout La peine est beaucoup plus facile Quand t'as du fou tout dans ses rêves Il imagine qu'il est tu tous une balle dans la tête la l'ATEX Brûle les cordes dans une caisse volée Il se prend la tête Se rappelle l'époque en équipe Il il se génique sa race Je remonte à réseau Rien à foutre de toute façon j'ai déjà connu la prison Il me faut des lias Pour la maison Mettre bien la maman sera la seule et unique raison Alors il repart plus déter que jamais Rappel de trois contacts de la ville d'à côté Il reprend 5 ou 60 Et hey, j'appelle p'tit juste pour redémarrer Le réseau retourne de plus belle Tout est bon Il accélère prendre deux de trois valises en poussée Et d'un coup bête les plombs Se dit qu'une race va ça va vite à glisser oh, merde C'est maintenant Mamię a moi, to